Come <laughs> on. à partir de la que vous utilisez, en composant le numéro de votre correspondant commençant par zéro, France Télécom achèvera votre appel.